la faire alpha mon copé c'est trop dur et vol c'est pas beau Maner la charité c'est quelque chose que je ne veux plus faire chaque jour que moi je vis on me demande de quoi je vis je je dis je vis. L'amour et j'espère vivre Eh hey, hey, faut le voir pour le croire mon frère c'est pas facile moi je suis bien tant que la paix d'or à mon domicile Si Dieu le veut j'espère vivre vieux quand même Tant que la famille est là on l'aime On est pauvre mais libre Nos rêves jusqu'au bout de nos vies On va les suivre On est ensemble Pour aller plus loin Faire le bien là où on l'a perdu Faire le bien là où on l'a perdu hein. Travailler c'est trop dur Et voler c'est pas beau Demander la charité ah. C'est quelque chose que je ne veux plus faire Chaque jour que moi je vis On me demande ce que je dis Je dis je vis sur l'amour Et j'espère vivre Dieu. On est un peuple criblé de problèmes soulagés quand nos familles sont rangées On appartient à la classe ouvrière Africain est fier de l'être Courageux et forcé de le reconnaître Travailler dur pour le rôle CFA relever la tête Faut savoir où l'on va Que tu sois d'ici d'ailleurs comme partout On mobilise le peuple en chanson avec nous Allez. Travailler c'est trop dur C'est vrai Évoler c'est pas beau C'est vrai est la charité Que C'est quelque, que quelque chose que je ne veux plus faire. C'est quelque chose que je ne veux plus faire. C'est quelque chose que je veux plus faire. C'est quelque chose que je ne veux plus faire. Alpha mon vie, mon cobe. Travailler c'est trop dur Et voler c'est pas beau Mander la charité ah, quelque chose que je ne veux plus faire Chaque jour que moi je vis On me demande ce que je dis ah. Je dis je vis sur l'amour Et j'espère vivre mieux moi aussi, moi aussi. Je prends mon vieux cheval Et j'attrape ma vieille selle Je selle mon vieux cheval Pour aller chercher ma belle Je prends ma vieille Bible Ma Torah, mon vieux Coran David à Saint-Félix Je fonce chercher Hélène Travailler, c'est trop dur Et voler, c'est pas beau Demander la charité C'est quelque chose que je ne veux plus faire C'est quelque chose que je ne veux plus faire C'est quelque chose que je ne veux plus faire C'est quelque chose que je ne veux plus faire Alpha Blondie, Mokobé, frénésique On la donne roots, roots, roots Abidjan, Bamako, Alpha Blondie, Mokobé, un rêve d'enfant